« Ma fille, » lui dit Grandet, « vous allez me dire où est votre or. »« Mon père, si vous me faites des présents dont je ne sois pas entièrement maîtresse, reprenez-les, » répondit froidement Eugénie en cherchant le Napoléon sur la cheminée et le lui présentant. Grandet saisit vivement le Napoléon et le coula dans son gousset. « non, Je crois bien que je ne te donnerai plus rien. Pas seulement ça, » dit-il en faisant claquer l'ongle de son pouce sous sa maîtresse dent. Vous méprisez donc votre père Vous n'avez donc pas confiance en lui Vous ne savez donc pas ce que c'est qu'un père S'il n'est pas tout pour vous, il n'est rien. Où est votre or Mon père, je vous aime et je vous respecte, malgré votre colère, mais je vous ferai fort humblement observer que j'ai vingt-deux ans. Vous m'avez assez souvent dit que je suis majeur pour que je le sache. J'ai fait de mon argent ce qu'il m'a plu d'en faire, et soyez sûr qu'il est bien placé. « C'est un secret inviolable, dit-elle. N'avez-vous pas vos secrets ?»« Ne suis-je pas le chef de ma famille Ne puis-je avoir mes affaires ?»« C'est aussi mon affaire. »« Cette affaire doit être mauvaise, si vous ne pouvez pas la dire à votre père, mademoiselle Grandet. »« Elle est excellente, et je ne puis pas la dire à mon père. »« Au moins, quand avez-vous donné votre or ?» Eugénie fit un signe de tête négatif. Vous l'aviez encore le jour de votre fête, hein Eugénie, devenue aussi rusée par amour que son père l'était par avarice, réitéra le même signe de tête. Mais l'on n'a jamais vu pareil entêtement, ni vol pareil, dit Grandet d'une voix qui alla crescendo et qui fit graduellement retentir la maison. Comment Ici, dans ma propre maison, chez moi, quelqu'un aura pris ton or « Le seul or qu'il y avait Et je ne saurais pas qui !»« L'or est une chose chère Les plus honnêtes filles peuvent faire des fautes, donner je ne sais quoi, cela se voit chez les grands seigneurs et même chez les bourgeois, mais donner de l'or !»« Car vous l'avez donné à quelqu'un, hein ?» Eugénie fut impassible. « A-t-on vu pareille fille Est-ce moi qui suis votre père Si vous l'avez placé, vous en avez un reçu !» Étais-je libre, oui ou non, d'en faire ce que bon me semblait Était-ce à moi Mais tu es un enfant, majeur. Abasourdi par la logique de sa fille, Grandet pâlit, trépigna, jura, puis trouvant enfin des paroles, il cria :« Maudit serpent de fille Ah, mauvaise graine Tu sais bien que je t'aime et tu en abuses. » Elle égorge son père. Pardieu, Dieu, tu auras jeté notre fortune au pied de ce vanu-pied qui a des bottes de maroquin. Par la serpette de mon père Je ne peux pas te déshériter, nom tonneau, mais je te maudis, toi, ton cousin et tes enfants. Tu ne verras rien arriver de bon de tout cela, entends-tu Si c'était à Charles que... Mais non, ce n'est pas possible. Quoi Ce méchant mire les flores m'aurait dévalisé Il regarda sa fille qui restait muette et froide. « Elle ne bougera pas, elle ne sourcillera pas. Oh, elle est plus grande que je ne suis grandet. Tu n'as pas donné ton or pour rien au moins. Voyons, dis !» Eugénie regarda son père en lui jetant un regard ironique qui l'offensa. « Eugénie, vous êtes chez moi, chez votre père. Vous devez pour y rester vous soumettre à ses ordres. » Les prêtres vous ordonnent de m'obéir. Eugénie baissa la tête. Vous m'offensez dans ce que j'ai de plus cher, reprit il. Je ne veux vous voir que soumise. Allez dans votre chambre. Vous y demeurerez jusqu'à ce que je vous permette d'en sortir. Nanon vous y portera du pain et de l'eau. Vous m'avez entendu? Marchez. Eugénie fondit en larmes et se sauva près de sa mère. Après avoir fait un certain nombre de fois le tour de son jardin dans la neige, sans s'apercevoir du froid, Grandet se douta que sa fille devait être chez sa femme, et, charmé de la prendre en contravention à ses ordres, il grimpa les escaliers avec l'agilité d'un chat et apparut dans la chambre de Madame Grandet au moment où elle caressait les cheveux de génie dont le visage était plongé dans le sein maternel. Console-toi, ma pauvre enfant, ton père s'apaisera. Elle n'a plus de père, dit le tonnelier. Est-ce bien vous et moi, Madame Grandet? Qui avons fait une fille désobéissante comme l'est celle-là <rire> Jolie éducation, et religieuse surtout. Eh bien, vous n'êtes pas dans votre chambre Allons, en prison, en prison, mademoiselle. Voulez-vous me priver de ma fille, monsieur dit Madame Grandet en montrant un visage rougi par la fièvre. Si vous voulez la garder, emportez-la. Videz-moi toute de la maison. Tonnerre Où est l'or Qu'est devenu l'or